Mosaïque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur comment l'exploitation des minerais peut contribuer au développement du pays. L'exercice de l'année budgétaire 2024-2025 prévoit 26 milliards de francs burundais comme recettes de minerais. C'est au moment où le président de la République et du Burundi a annoncé que l'exploitation minière amoureuse en province Kirundo peut rapatrier beaucoup de devises. Et le Code des miniers de 2023 stipule en son article 14 que l'État peut se livrer seul à toute opération de prospection. Et de recherche concernant les substances minérales soumises au régime des mines et celles soumises au régime des carrières. Alors, quel est l'état des lieux de l'exploitation des mines au Burundi La façon dont on le fait ici au Burundi se conforme aux conventions internationales Les mines apportent combien dans les caisses de l'État Comment l'exploitation minière pourrait contribuer au développement du pays Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat d'aujourd'hui. Animé par Vestine v o u t o u i sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Il y a. Gabriel Elofili, président de l'Observatoire Adolite contre la corruption et les malversations économiques au Licomensigle. Bonjour, monsieur Gabriel. Bonjour, je salue aussi les personnes avec qui nous partageons le débat, mais aussi avec les auditeurs et les s p e c t a t e u r s Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Il y a également Francis Loero, économiste et président du parti Fraternité des Patriotes, INESA. Francis, bonjour et bienvenue. Bonjour et je salue tous les téléspectateurs, ainsi que ceux qu avec qui on va partager l'émission.、Mm -hmm. Enfin, il y a l'expert dans le domaine des mines, qui est Dr. o c t e u Prudence v a l a r o u n i e e t s e Il est également le professeur à l'Université du Burundi. Monsieur Prudence, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, et salutations à tous les téléspectateurs et auditeurs. À la cabine technique, vous êtes avec Alphonse k o u b i m a n a et Innocent Wibon-Imana, réalisation d'Omedar Yonghou. o u v r i r le débat, la première question s'adresse à vous, M. o n s i e u r Dr. o c t e u Prudent Sebararou n i e r e t e expert dans le domaine des mines. Quel est l'état des lieux、euh, de l'exploitation des mines ici au Burundi Je voudrais d'abord dire qu'il aurait fallu que la question soit répondue par quelqu'un <rire> du. Du secteur minier,、euh, par exemple quelqu'un de l'OBM, mais、euh, tout de même nous allons donner notre. Et... La question serait bien répondue par quelqu'un du secteur minier,、euh, par exemple quelqu'un de l'OBM. Nous allons、euh, aussi donner、euh, notre appréciation et notre connaissance sur. Le secteur.、Mm -hmm. Il faut d'abord savoir que l'activité minière au Burundi date des années 1930 et depuis lors elle n'a pas beaucoup évolué. Elle a été au départ、euh, fait e de manière anarchique, non réglementée. Plus tard on a commencé à réglementer l'activité avec des raquines et cela a été toujours fait objet de révision des de cadres légaux, des cadres institutionnels. Qu'on peut saluer, c'est la mise en place, par exemple, de l'OBM、mm -hmm. en 2016, qui a une mission de tout ce qui a trait au contrôle, au suivi et à l'organisation de l'activité minière、euh, au Burundi. Alors, s'agissant de ce qui se fait aujourd'hui, il faut savoir que, comme on l'a toujours dit,、euh, le Burundi a un potentiel minier important avec des ressources minérales variées. Et distribué un peu partout dans le pays. De façon globale, c'est exploité de manière artisanale avec des moyens r é g l e m e n t a i r e s ce qui ne permet pas de, de gagner beaucoup.、Mm. Il y a une exploitation de l'or dans différents coins du pays, si je peux dire dans les provinces de Moyinga, Chivitoke et d'autres provinces aussi, dans Kirundo, il y a une、euh, exploitation de l'or. Il y a le cortan, la castérite qui s e x p l o i t e dans différents coins du pays, comme on -hmm. en connaît à k a y a n z a à Kirundo. Il y a le wolframite s qui s'exploitent aussi dans différents coins du pays. Mais on ne peut pas être exhaustif, mais on ne peut pas aussi oublier qu'il y a d'autres、euh, gisements,、euh, comme les terrérales, l'antanite, qui ont fait objet d'exploitation et puis qui ont été suspendus avec.、Euh, Je crois bien, il y a bien longtemps, c'était exploité à l'époque coloniale.、Mmh. Et plus tard, on a arrêté, mais récemment, on avait aussi une exploitation ici, dans la province de Oujumbra, qui est actuellement aussi suspendue. Et, mais on a également parlé de l'exploitation du nickel, qui n'a pas encore commencé jusqu'ici, avec quoi on attend un profit important pour l'économie du pays, mais qui, qui reste non exploité jusqu'à aujourd'hui. Alors,、euh, en un mot, on peut dire que、euh, l'exploitation minière jusqu'à aujourd'hui n'a pas connu、euh, une avancée significative. Pourquoi, s e n o n vous Il y a beaucoup de défis qui ont fait que. Ça、ne puisse pas avancer aujourd'hui. À vous, monsieur Francis i Lohiro, qui est le président du parti、euh, Fraternité des Patriotes INESA, également expert en économie.、Euh, L'exploitation minière、euh, devrait être accompagnée par quelle politique D'abord, pour compléter ce que vient de dire mon ami,、mm -hmm. je voudrais d'abord dire que je suis venu dans cette émission m'accompagnant d'une carte qui date de très longtemps. C'est pour dire que ce qu'un pays possède, ce n'est jamais des secrets.、Et、ces cartes n'ont pas été faites par des、euh, Burundais. C'est des cartes qui existent au niveau international et que chacun peut se procurer ordinairement. Qui révèle la carte La carte montre que le Burundi, comme la sous-région, c'est une région qui est dotée de beaucoup de minerais. C'est-à-dire que rien ne se crée dans ce qu'on est en train de dire. <rire> C'est-à-dire, comme il l'a dit, nous avons de l'or, de la cassiterite, de la fram, de la colombo-tantalite. Il y a du nickel, vanadium, cobalt, cuivre et fer. Il y a du kaolin, le, le phosphate et les terres rares. Il y a、mmh. le plomb, le zinc, le cuivre. On montre aussi des, des mines de tourbe. C'est-à-dire que, Et c'est estimé en millions de tonnes.、Mmh. Et la question que je me pose, est-ce qu'avoir des minerais, est-ce une richesse en soi Dans le monde, on connaît des pays qui sont nantis, qui, qui ont tellement de minerais, mais qui demeurent pauvres. On sait aussi que dans le monde, il y a des pays qui n'ont pas de minerais, mais qui sont très riches. Et au fait, quel est le minerai le plus, le plus rentable dans les pays C'est l'homme. Si on n'est pas capable de, val de valoriser le Burundi a s en soi, ces minerais ne valent rien. Vous me posez la question. Quelle est la politique qu'il faut pour que ces minéraux puissent arriver à une bonne exploitation? i l v i e n e n t de nous dire que c'est exploité d'une façon artisanale. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais investi. Au fait, qui investit? C'est l'autorité publique.、Mm -hmm. En réalité, que, quelles sont les, les priorités que nous faisons dans notre vie? Est-ce qu'on pourra être capable d'exploiter ces choses si nos écoles. Sont comme juste des usines de production de diplômes. Est-ce qu'on arrive à dire à la population ce que valent ces choses Parce que la question est là est-ce que les gens devraient prendre ces choses, ces minéraux, toutes ces potentialités, comme il a dit Est-ce que ce sont des richesses ou même des raisons de nous nuire Du moment où on n'est pas capable de valoriser l'homme en matière de valeurs, du moment où on n'est pas capable de comprendre que le Burundais en soi est la source. Et le début et la fin de tout ce qu'on fait en matière économique, rien n'est nécessaire. Il vaudrait mieux qu'on n'ait même pas ces minerais. a Les o r s l minéraux ne sont utiles que quand la gestion des ressources humaines est organisée de telle façon que chaque Burundais se s e n t heureux à comprendre que les minéraux n'est pas seulement cela. Parce que si on fait ce qu'on appelle la géo. en matière de, de production, j'ai dit tantôt qu'on a cinq sortes de production au niveau économique.、Mmh. Il y a la production élémentaire, qui est l'agriculture et l'élevage il y a la production naturelle, ce qu'on trouve dans la terre. C'est d'abord le sable, ce sont les cailloux, ce sont des pierres. Et c'est aussi ce u x qui se trouve n t loin, c'est-à-dire que les minerais et autres, l'eau et même l'air. La troisième sorte de production, c'est la capacité de transformer ces choses, l'industrialisation ou même l'artisanat. L'artisanat peut faire en sorte que l'herbe qui est sèche devienne des corbeilles, de la vannerie qu'on peut. e x p o r t e r qu'on peut vendre, alors que c'était de l'herbe pourrie. La quatrième production, c'est la possibilité d'amener ces choses en matière d'autres valeurs, c'est-à-dire faire des, des services, la restauration, le tourisme et autre chose. Et la cinquième sorte de production, c'est l'intellectualité, la possibilité de penser ces choses vont faire quoi. Alors, dans la chaîne donc, des valeurs, avoir des choses dans la terre ne serait utile que si. On est capable de valoriser les individus, la population. Et ce que vous avez demandé, c'est une politique, et les politiques sont faites par des individus,、mmh. ce n'est pas des hommes, des hommes et des femmes qui sont à la tête des nations pour les conduire. Pour vous, d'abord, la valorisation de l'être humain En effet. a v o n s M. Gabriel Elofsiri, est-ce que l'exploitation minière était le faite de façon transparente? D'abord, je dois vous dire que l'activité minière est cadrée partout dans le monde entier.、Mm -hmm. Elle est cadrée par des lois à travers lesquelles l'autorité doit se soumettre. En vue de valoriser donc le secteur et partant d'aider les citoyens. Si au b u n d i、euh, on a un code de minier、euh, D'abord, il y a la politique minière.、Mm -hmm. Ça, c'est le premier document. Ce document existe. Il y a le code de minier. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est encore déjà, le texte d'application de ce code de minier.、Mm -hmm. euh, dans tous ces documents, on voyait toujours des lacunes, à part que ce aura, dans la plupart des cas, été fait s i e m m e n t Quelle lacune, par exemple Par exemple, il n'était pas possible de voir un texte, un code minier, qui donne à l'État. Donc, s'il y a une société qui est créée par les étrangers, je crois que le Burundi avait, je ne sais pas si 5% pour ça,、euh, ou 2%, pour ça, chose comme ça,、euh, qui est la part du gouvernement. Alors que c'est l'État qui possède la matière première. Mais,、euh, en fait, les r a c i n e s qui se trouvent dans les textes sont. Très nombreuses, d'autant que, actuellement, il est même inutile d'y revenir parce que le problème, si vous voulez, ne se trouve pas à ce niveau.、Mmh. Le problème se trouve à plusieurs niveaux, comme mes, mes prédécesseurs viennent de l'évoquer. Mais aussi, je dois vous dire que l'activité minière n'est pas seulement gérée au niveau local. C'est géré même au niveau international parce qu'on montre que l'activité minière est souvent source de conflits dans des pays.、Mm -hmm. euh, ce qui nous remarque souvent dans les pays v o i s é s comme le Congo, tout près de nous. En même temps, à r é p o n d r e à votre question, je dois vous dire qu'à part ces textes que je viens de vous parler,、mmh. il y a d'autres textes au niveau international, au niveau de la CRGR.、Mmh. Euh, on parle de six outils de gestion minière. Parmi ces six outils, c'est au niveau de la CRGR. Au niveau de ces six outils, il y a un outil qu'on appelle ITIE, r c'est l'initiative des industries extractives. Le Burundi avait tenté à mettre en prise d'y adhérer, mais comme le Burundi n'était pas prêt pour la transparence, il a arrêté en cours de route ce processus.、Mmh. Euh, certes, il a adhéré à quelques outils de la sous-région, de la CRGR par exemple. Parmi ces outils, comme je le disais tantôt, il y a la Certification des minéraux. En principe, les minéraux qui sont exploités dans un tel pays. Doivent être certifiés jusqu'au lieu de vente de ces m i n e r a i s Malheureusement, au Burundi, ce n'est pas le cas. Malgré qu'il a signé ces conventions.、Mm -hmm. Souvenez-vous que le président actuel a suspendu toutes les conventions qui avaient été signées par le gouvernement qui l'a e m p r a c é si je peux le dire ainsi.、Mm -hmm. Quelles ont été les accusations Vous avez entendu, vous tous Fraude, vol, e c'est ce qu'il a acquis, donc ce u x qui avait e n signé ces minéraux. Rolikom le disait tous les jours. Donc c'était vrai. o c é t a i t vrai. Oui, ce sont des voleurs qualifiés qui géraient <rire> ces, ces, ces, ces conventions. On le disait, on montrait, il volait depuis les conventions d'exploration jusqu'aux conventions d'exploitation. Donc imaginez, on payait sur chaque convention d'exploration. Entre 100 000 dollars et 200 000 dollars. L'Olicom est remontré tous les jours,、mmh. mais les autorités ne voulaient pas nous, nous écouter. Donc, le secteur minier est un secteur sensible、mmh. qui doit être géré d'abord par des experts, mais aussi par des hommes dotés d'Ubuntu, de, de la c u l t u r e d'Ubuntu. Sinon, comme mes, mes prédécesseurs viennent de le souligner, nous avons un potentiel minier. Plusieurs études le démontrent. Moi, ici, je vais parler seulement d'une. Une étude qui avait été menée par、euh, Rabad qui a montré que 30% du PIB burundais concerne seulement les minéraux. Donc c'est un potentiel qui est là, mais malheureusement qui n'est pas exploité. Pourquoi Parce que, en tout cas, les leaders que le Burundais avait depuis l'indépendance, malheureusement, c'étaient des leaders qui ne voyaient pas malheureusement les propres intérêts. Quand on n'a pas de la planification de 25 ans, de 50, de 30 ans, avec、euh, une c o n s t a n c e D'autres gestions、mm -hmm. politiques d'un pays, il est très difficile de développer un pays. Monsieur Francis, s t l o h i r o en tant que politique. Est-ce que l'exploitation minière、euh, est-elle.、Euh Transparente ici au Burundi Dire transparente, je reviendrai sur ce que vient de dire mon ami,、mm -hmm. ici à côté, de M. Rofiri. Pour qu'il y ait une transparence, il faut qu'on sache qui sont devant, qui doivent faire ça. La transparence, c'est une technique, c'est une science, c'est tout à fait simple. Tout le monde sait ce qu'il faut. Mais la question est de savoir qui est l'arbitre pour que cette transparence soit possible.、Mm -hmm. Alors pour moi, si tu me poses la question, est-ce qu'elle est, qu est transparente Je te dirais non. Sur base de quoi Sur base de beaucoup de choses. D'abord, c'est-à-dire que le potentiel devrait nous donner des résultats. Il vient de le dire. Depuis 60 ans, ces choses-là sont connues. Pourquoi elles sont, elles sont faites de façon anarchique Pourquoi ceux qui le font comme il a dit, Loricom Moi, j'ai toujours lu、euh, des rapports de Loricom. Ils ont toujours dit qu'il y avait des fraudes, des magouilles. Et au moins, ils font des, des études.、Mmh. si ces cas sont avérés et que, justement, quelques années après, un président de la République l'avoue à la face du monde que c'est vrai, qu'est-ce que moi je dirais de contraire C'est-à-dire que c'est une réalité. Il n'y a pas de transparence et il n'y a même pas une volonté claire pour que cette transparence soit possible. C'est-à-dire、mmh. que ce n'est pas seulement dans les mines. Dans la plupart des activités de l'État au Burundi, il est montré que tout est fait par des, ce qu'on appelle des partisans des partis politiques, des partis au pouvoir. C'est-à-dire que tout est calculé par rapport à la volonté juste d'un parti politique qui a besoin d'une certaine hégémonie pour montrer qu'il est capable d'être là.、Mmh. Alors qu'un、euh, pays devrait avoir des bases solides pour se mesurer aux autres. C'est-à-dire que les textes qu'on est en train de parler, ce n'est pas des textes、euh, nécessairement qui sont、euh, logiques par rapport à notre pays, le Burundi. Nous sommes dans le monde. Il y a des pays qui font ça de façon correcte. Aujourd'hui, il y a des pays en Afrique qui sont en avance. On parle du Botswana, qui a montré ses capacités en matière de gestion des ressources minières. Est-ce que ce n'est pas des exemples qui nous manquent Donc, je peux l'affirmer. Sans me tromper, que le Burundi n'a pas une gestion transparente、mmh. dans le secteur des mines. Et les résultats économiques le prouvent. Nous sommes un pays aujourd'hui malheureux, comme j'ai dit. Il y a des pays qui, sont, qui ont des potentiels, mais qui n'ont pas de résultats au niveau économique, au niveau financier. Donc, Cela est le résultat aussi simple de cette histoire qu'il n'y a pas de, de transparence, il n'y a pas de bonne gestion, il n'y a pas de planification dans le, dans le secteur.、Mmh. Tout le monde le fait comme il l'entend. Il devrait y avoir une vision d'un pays où ceux qui sont dans le secteur sont protégés parce qu'aussi ils suivent la loi et que cela se fasse. Mais ce secteur de minerais、euh, apporte quelque chose dans les caisses de l'État. Par exemple, il y a 26 milliards、euh, d'offres en Burundais en provenance de minerais qui font partie du budget de l'État exercé c e 2024-2025. Est-ce que.、Euh, Cette prévision est-elle、ah、logique comparativement aux、par、exploitations par Si vous parlez des chiffres, vous me mettez sur mon chemin.、Mm -hmm. Rufiri vient de nous parler de, 3, de 30% du PIB, ça devrait être celui-là. Aujourd'hui, le budget du Burundi à quel niveau Il vient d'être rehaussé à, à plus de, à plus de 25%. C'est-à-dire、mm -hmm. que nous atteignons déjà les 5 000 milliards、ouais. de budget de ce pays. Qu'est-ce que signifie 26 milliards C'est comme si je vous posais la question. Vous avez besoin de 5 milliards tout de suite pour aller quelque part. Et moi, je vous dis que je vous prête 26 francs. Ça signifie quoi <rire> Il faudrait que justement ces chiffres arrivent à nous parler. Dans un pays avec un tel potentiel, avec une logique que nous venons de passer aujourd'hui,、mmh. c'est rare, nous venons de passer aujourd'hui 20 ans dans un pouvoir avec un parti qui se dit organisé et capable de travailler sans gêne. En principe, on devrait prévoir une budgétisation et une planification qui nous montrent qu'il devrait y avoir un résultat. Ça ne devrait pas être aujourd'hui où on nous parle que le Burundi vient de trouver des choses extraordinaires. C'est-à-dire que la logique aurait été que les 20 ans nous, nous fassent arriver à un résultat. Si aujourd'hui on parle de 26 milliards en、euh, provenance des minerais. En, donc par rapport à un budget qui va、mmh. avoir besoin de 5 000 milliards.、Mmh. C'est-à-dire que ce n'est même pas existant. C'est trop petit.、Mmh. Euh, monsieur Roufsi, les m ê m e q u e s t i o n Est-ce que ces 26 milliards prévus en provenance des minerais, cette prévision e s t e t Logique l l e comparativement aux minerais en cours d'exploitation, d'abord, il faut savoir que ce sont des prévisions.、Mmh. Ça, c'est la première chose à souligner. Tout à fait.、Euh, et c'est pas la première fois que le gouvernement、euh, fait des prévisions、euh, budgétaires au niveau de cette d'abord. Les mines sont classées parmi les recettes qu'on appelle les recettes exceptionnelles. Je pense que les recettes exceptionnelles sont à trois. Ou à trois ou quatre,、mm -hmm. ce sont les fonds détournés. Il、euh, ya une rubrique qu'on appelle、mm -hmm. récupération des fonds détournés. De les recettes admises, avant à m i a v a n t c'était à Missom, maintenant ça a été、euh, arrivé d'arobugé. r Et il ya aussi les mines. Donc on avait crié depuis longtemps que ces recettes soient d'arobugé. r Avant ils avaient refusé de mettre d'arobugé. r、mm -hmm. Maintenant il ya quelques années, ils ont mis cette rubrique、euh, minérée. Dans le budget. Mais je dois vous dire qu'on ne regarde pas les prévisions. Il faut regarder、euh, les enquêtements. Je dois vous dire que si vous avez. En fait, les enquêtements, on les regarde où On les regarde, on les regarde dans ce qu'on appelle loi de règlement et c o m p t e r e n d u budgétaire.、Mmh. Si vous regardez. Euh, avant l'année passée, il y avait un montant comme ça. m ê m s avant des années antérieures, ils avaient mis des montants. Mais au niveau des recettes, c é t a i t zéro. Donc, c'est ce que je voudrais souligner.、Mm -hmm. Il ne faut pas regarder、euh, 20 millions, je ne sais pas. Avec, quand ils ont commencé à exploiter les terres rares,、mm -hmm. je pense qu'ils avaient mis une somme c r o i s s a n t e mais, mais au niveau des recettes, c'était zéro. Donc, je dis bien l'encaissement. Pourquoi? p o o u u r q Il i faut demander aux au représentants de l'État,、mm. euh, plus particulièrement au ministère de l'énergie et des mines.、Mm. Donc, là, je voudrais signaler une autre chose. Souvenez-vous, au moment de Fépierre Mouronziza, Gaston, je crois, Gaston était premier vice-président, Boutore, deuxième vice-président. Je me souviens, et vous tous,、si、vous l'avez appris parce qu'ils ont dit cela à, aux médias, que ceux qui sont chargés de, de vendre, d'exporter les, les minéraux, plus particulièrement, alors, il y a 30 millions de dollars. Qui n'ont pas amené d'argent dans l'État. Mais on voulait savoir ces personnes qui n'ont pas rapatrié ces devises s'ils l e ont été sanctionnés e ou pas. Ça n'a pas été le cas malheureusement.、Mm -hmm. euh, donc en fait, le fruit qui est dans ce domaine, c'est le fruit qu'on trouve dans la gestion générale de la chose publique.、Mm -hmm. C'est ce qu'on voit. Donc les minéraux, même si on nous dirait qu'il y a de la manne quelque part, Euh, de, de, de, de, si réellement au reste tel que nous sommes aujourd'hui, je dois vous dire, a u r i e i que cette émane soit, je dirais, un potentiel pour développer le pays, ça va être. Plutôt un problème. Monsieur Pour... Fili,、euh, l i l i réellement, l'exploitation minière devrait contribuer au budget de l'État. À quelle hauteur que e À quelle hauteur En tout cas, plus de 50%、mmh. du budget général,、mmh. normalement. Mais, en fait, on vous a parlé de toutes sortes de minerais que nous avons dans notre、mmh. pays. Donc, toutes ces sortes de m i n e a i s s'ils sont exploités, e normalement, on devrait financer tous les projets d'investissement dans le pays.、Mmh. Aujourd'hui, si les recettes intérieures qui se chiffrent à 2500 milliards, c'est autour de 2600 milliards de recettes au niveau, roca, au niveau interne.、Mm. Je dois vous dire que tout sera. Devait provenir des minéraux normalement.、Mm -hmm. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que nous avons un problème de gouvernance et de leadership.、Mm -hmm. Je reviens vers vous, M. Dr. Pridan t Sebalarounieretse, qui est l'expert dans le domaine des mines. Vous nous avez parlé des différents sites miniers en cours d'exploitation et sur base de prévisions de ces 26 milliards dans la loi budgétaire de l'exercice 2024-2025. Est-ce que cette Prévisions étaient logiques comparativement à ces différents sites en cours d'exploitation. Je voudrais d'abord réagir à ce que mes prédécesseurs viennent de dire.、Mm -hmm. Oui, nous parlons de la gestion de s 26 milliards, et nous disons que c'est peu. Prévu、euh, Oui, c'est peu, ce mais pour moi, je, je pourrais dire. Attendons même que ces 28 milliards soient reçus. Parce que、euh, pour en avoir, il faut, il faut beaucoup de choses. Ici, il、mm -hmm. faut mettre sur.、Euh, il faut comparer quels sont les paramètres qui peuvent être réunis pour atteindre ce pari. Parce que dans les outils de planification, si nous allons au niveau du CCRP, au niveau du plan national de développement, 2017, 2020, combien? Au niveau de, de la vision de développement actuel, tout, on a toujours le, le secteur minier qui doit contribuer à une hauteur. a s s e z significative.、Mmh. Mais、euh, la réalité est que jusqu'à aujourd'hui, quand on évalue tous ces outils-là, le secteur minier n'a jamais atteint peut-être même un dixième de ce qui est prévu.、Mmh. Alors, ici, on, on peut se demander mais quelle est la question La question, donc, c'est qu'il、euh, faut trouver les, les solutions aux défis que présente ce secteur. Et il y en a beaucoup. Je pense que le gouvernement lui-même e t conscient s de ces défis, les partenaires sont conscients de ces défis parce que si on voit dans l'outil de développement qui était dans, dans, le, dans la planification 2018-2027、mmh. qui était là, on avait énuméré un certain nombre de défis qui doivent être élevés pour arriver à, à ce que ce qu'on attend du secteur minier soit atteint. Et dans la récente politique minière, On a également émis beaucoup de contraintes qui peuvent faire que le secteur minier ne puisse pas atteindre les, les résultats escomptés. Et alors, ici,、euh, il faut d'abord savoir que,、euh, de manière globale, nous avons des défis en matière de, de base de données géologiques. Et donc, ici, il、euh, faut qu'on puisse connaître exactement quelle est la, la taille des réserves dont on a, quelle est la qualité de, de, de, des m i n e r a i s que l'on a. Alors, ici, c'est un défi de taille parce que c'est à partir de là que l'on peut planifier ce qu'il peut apporter. C'est vraiment、euh, un, un aspect important pour planifier ce qu'il peut apporter le secteur.、Mm -hmm. Je dirais qu'au、euh, cours du temps, il y a eu un problème d'investissement dans ce secteur parce qu'on n'a pas beaucoup investi dans l'exploration, dans, dans la quantification de nos réserves, dans la qualification réelle de nos réserves. Donc, Tout ce que nous pouvons dire, nous pouvons dire qu'il y a un potentiel, mais ce potentiel en termes chiffrés, c'est combien Comment est-ce que ça peut être exploité Et comment Donc, ça, c'est vraiment un défi important. Et, et il faut savoir que les, tous ceux qui doivent investir dans ce secteur en tiennent solidement compte.、Mmh. Et alors, ici, à côté de cela, donc, Si un investisseur, parce que si nous disons que le secteur doit amener l'argent, il faut penser à, à, à celui qui va investir.、Mm -hmm. Mais celui qui va investir, il, a, il met sur la table beaucoup de paramètres il compare beaucoup de paramètres pour décider finalement d'investir. Alors, tant qu'on n'a pas cette quantification de s réserves, tant qu'on n'a pas ces données, ça cause toujours un problème parce que、euh, l'investisseur doit savoir quel sera le coût de l'extraction. Mmh. Et ça, c'est un aspect important. Et il y a d'autres aspects aussi,、euh, parce que quand on connaît, quand on connaît、euh, tout ça, ça influe aussi sur la technologie et les innovations qu'on doit mettre pour arriver à la production、euh, mmh. que l'on souhaite. Monsieur, et, Monsieur Prudence,、oui. euh, prenons l'exemple、euh, des révélations faites à Morié, en province de Kirundo, que cette région、euh, regorge plus de 12 millions de tonnes、20. chiffrées. Oui. Est-elle est possible Moi, pas, sur, sur base je, de quoi Je ne peux pas nier. Ou, de toute façon, celui s t qui a dit ça, il a, il, il a une source d'information. Sur base de quoi il a c u a n t i f i é Je ne sais pas sur base de quoi, mais quand même, il y a des études qui peuvent être faites.、Mm -hmm. Quand nous disons que l'exploitation avait été faite par les colonisateurs, puis ils ont fermé, sûrement、si、que les colonisateurs avaient fait une évaluation. Et cela peut se trouver quelque part dans les archives. C'est vrai que nous avons un problème de consulter les archives, de consulter、euh, ceux qui ont.、Euh, et d'ailleurs, si je, je voudrais en profiter pour dire qu'il、euh, y, y a des gens ici qui, qui ont côtoyé ces colonisateurs, qui, qui sont encore là. Certains sont morts, mais il y en a qui existent encore. On peut interroger ces gens-là ils peuvent fournir des informations. Et si remarque qu'il y a des informations qui sont conservées dans les archives. En Europe, même ici, au niveau de nos ministères, il faut qu'on ait aussi cette culture de consulter les archives pour savoir exactement ce qu'il y a. Ici, dont je reviens en disant que celui qui a dit ça, il a, il a des sources, ou bien peut-être i l peut avoir fait des études récentes qui n'ont pas encore été publiées, mais c'est déjà publié. On peut espérer que c'est correct. Sinon, si ce n'est pas correct, ça risque de ruiner encore une fois parce que <rire> le gouvernement qui veut s'y investir aujourd'hui, Il faut qu'ils s'y investissent sur des bases correctes. Donc, je, je pense que ces informations sont correctes, sinon, ça serait catastrophique. C'est lui qui les, qui les aurait fournis et devrait prendre ses responsabilités vis-à-vis、mmh. -vis de, de la communauté burundaise.、Mmh. Mmh. Si toutes les conditions、euh, nécessaires sont réunies, le secteur minier devrait、euh, contribuer au budget général de l'État. À quelle hauteur C'est une question、euh, compliquée. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un problème. De b a s e de données géologiques、mmh. en termes de réserves minières, en termes de la qualité des réserves, cette donnée manque encore. Tant qu'on n'a pas cette donnée, il est encore difficile de déterminer à quelle hauteur est-ce que le secteur peut contribuer. Mais ce n'est pas ça seulement.、Euh, je parlais de beaucoup de paramètres. Il y a des paramètres de rentabilité il y a des paramètres de réussite. Mais il peut aussi y avoir d'autres paramètres d'échec. Alors, d'où vient et... cette prévision de 26 milliards dans ce cas、et、Moi,、euh, je ne <rire> tente pas le, le législateur ou quelqu'un du, du ministère. Je pense quand même en partant à, à essayer d'imaginer、euh, toutes les prévisions qu'ils ont en matière d'investissement. C'est eux qui gèrent les, ceux qui demandent les autorisations d'exploitation. De, de, tous ceux qui viennent demander les autorisations d'exploitation, ils doivent, entre autres, mentionner. Combien est-ce qu'ils espèrent gagner et combien est-ce qu'ils peuvent faire entrer au pays?、Mmh. Je ne vais pas quand même penser que dans une année, s'il n'y a pas un contrat déjà signé et qu'on puisse penser seulement à l'exploitation artisanale comme on en a aujourd'hui, qu'on puisse penser à, à ce qu'on arrive à une t e l l contribution. Et c'est ça le problème qu'on a toujours eu, qu'on a toujours planifié, mais on n'a pas encore atteint ce qu'on a planifié.、Mmh. Mosaïque. Je rappelle que le débat mosaïque continue sur Isanganilo. Il est centré sur comment l'exploitation des minerais peut contribuer au développement économique du pays. Nous sommes encore sur le plateau avec trois invités. Il y a Gabriel, o u s s i président de l'Olicom. Il y a également Francis Siroiro, économiste et président du parti FPI. Et enfin, fait, Prudence, expert dans le domaine des minerais. Monsieur Francis s r o h i r o la façon dont on exploite les mines ici au Burundi se conforme-t-elle aux normes internationales, à votre avis Je crois qu'on devrait passer par beaucoup de choses, peut-être, pour arriver à ce niveau.、Mm -hmm. euh, tout en revenant à ce que vient de dire monsieur, peut-être. p r u d Et n c quand vous posez la question de chiffres. Parce que si on fait une comparaison par rapport à plusieurs budgets,、mm. euh, c'est peut-être pas une culture chez nous dans notre pays, il y a des chiffres qui sont souvent répétés à longueur de trois ou quatre budgets. Où vous vous posez des questions, pourquoi ce chiffre est revenu trois fois Où on vous parle de l'investissement dans un secteur typiquement technique Où vous voyez que le chiffre qui avait été porté là-bas en 2021, il revient en 2022, en 2023. Vous posez la question qui a mis ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que peut-être il y ait une autre analyse par rapport à ceux qui font les budgets.、Mmh. Peut-être qu'il y a un peu de fantaisie à un moment donné, surtout qu'il n'y a même pas ce que je peux appeler un contrôle d e budget parce qu'on ne nous a jamais dit, avant on avait prévu ceci. Après, ça a été comme cela. Alors, si on dit les normes internationales, les normes internationales, c'est par rapport aux pays qui sont en train de le bien faire. Au fait, Les minerais, c'est quoi C'est quelque chose qu'on qu a potentiellement et qu'on a envie de vendre. Si, à une période donnée, le monde n'a pas besoin de son minerai, et prudent cela dit, peut-être que son cours au niveau international n'a pas de valeur, vous n'allez pas l'exploiter. Ce qui n'empêche pas que deux ou trois ans après, ou une dizaine d'années, son minerai peut être donc voulu par beaucoup d'autres personnes et qui peut porter à avoir de. De, de l'importance dans le monde. Il y a quelques années, le cobalt n'était pas aujourd'hui prisé par rapport à, à, à ce qu'il est aujourd'hui.、Mmh. C'est-à-dire Il y a des, des minerais qui ont eu de la valeur à un moment donné, comme jadis. Il y a des moments où l'industrie internationale était basée sur le charbon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a des choses qui font qu'au niveau international, on n'a pas les mêmes manières pour dire que l'exploitation se passe de, de cette façon.、Mmh. Alors, pour moi,、euh, nous sommes au Burundi. Est-ce que ça, ça suit les normes internationales Pour moi, je dirais non, parce que la plupart des choses qu'on fait au Burundi, on les fait juste de façon comme si on était en train d'imiter. Même au niveau des choses les plus élémentaires, on se lamente toujours. Il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est-à-dire qu'il nous faudrait aller à un certain niveau. Que la planification au niveau de notre pays se fasse,、euh, non pas de façon、euh, rocambolesque, si je dis cela, parce qu'on <rire> change tellement de choses, à tel point qu'on se demande est-ce qu'on se base sur ce qui se passe ailleurs Celui qui arrive, il est facile qu'il condamne ce u x qui était e n là,、mmh. comme si lui n'était pas là. Si je constate ce que nous o n dit au niveau politique, Je ne voudrais pas peut-être le prendre au niveau technique. Si on le prend au niveau politique, c'est-à-dire qu'il faudrait que notre politique soit cohérente sur une longue période et que les gens qui entrent en politique soient tellement cohérents. Au point qu'ils se disent, nous faisons une planification qui ne dépend pas nécessairement d'un individu X, mais qui dépend d'une planification au point qu'il y a une vision qui corrobore、euh, cette réalité. Donc, tant que notre politique dépend typiquement d'une autorité qui arrive et qui peut changer le lendemain, je me rends compte qu'on ne travaille pas selon des normes internationales, peut-être même selon des normes que nous-mêmes on a mises. On travaille juste selon le bon vouloir de quelqu'un à un moment donné. Et c e qui d i t je ne crois même pas que quand on dit que les recettes sont zéro, c'est peut-être pas vrai. Il y a peut-être Des recettes,、mm -hmm. mais c'est peut-être ça que c'est la comptabilité qui n'est pas correcte、mm -hmm. parce que je suis convaincu que les Burundais, même de façon artisanale, il y a des minerais, il y a des mines, il y a des produits miniers qui sont vendus. Mmh. Mais pourquoi il n'y a pas de recette c e s t à d i t qu'il n'y a pas une bonne gestion, on ne sait pas où ça va.、Mmh. Peut-être qu'il y a des choses qui sortent, qu'il y a des choses qui sont vendues, mais qu'on ne voit pas. Donc, parler donc de normes internationales, il faudrait aller à un autre niveau. Il faudrait que même au niveau élémentaire, on se pose des questions. Est-ce que même dans, dans ce qui est élémentaire, est-ce qu'on arrive même à nous soumettre aux normes internationales Donc, par rapport aux mines, on ne sait pas les quantités, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, je ne dirais pas qu'on peut espérer approcher ces normes internationales. Euh, euh, Monsieur Prudence, vous êtes expert dans le domaine d e e s seriez-vous d'accord avec les interventions de M.、Euh, Francis Rohiro? Quand on dit est-ce que ça respecte les normes internationales,、mm -hmm. un peu, la question n'est pas facile. Mais je veux quand même me dire certaines étapes ou ce qui se fait réellement par rapport à certaines、euh, dispositions、mm -hmm. régionales,、euh, internationales. Il faut, euh, on l'a déjà évoqué, le Burundi est membre de la conférence internationale sur la région de Grarac et qui a, qui a ratifié, qui est partie prenante du protocole sur la lutte contre l'exploitation des ressources illégales de, dans la région.、Mm -hmm. Et ici, ils ont mis en place et, une initiative sur la, la gestion des ressources naturelles,、mm -hmm. comme on l'a dit, qui, qui, qui comprend six outils. Et parmi les six outils, il y a, la, il y a entre autres la certification régionale. À laquelle le Burundi a aussi adhéré. Il y a l'harmonisation des registrations au niveau régional,、mm -hmm. la formalisation minière. Tout ça, il y a d'autres aspects aussi.、Et、sans oublier, évidemment, l'adhésion, l'implémentation de l'initiative sur la transparence de l'industrie extractive qui, qui tarde aujourd'hui. Et avec ça,、euh, donc, je peux dire qu'au niveau régional, le Burundi étant parti signataire d e De tout cela il est dans la ligne avec les autres pays de la région. Alors, cela, vais, Alors, cela vais, explique je, que l'exploitation des mines se conforme est aux règles et normes internationales. Je, je suis en train de, de, de répondre.、Mm -hmm. Alors. Je peux donner un exemple. Il y a des aspects les plus importants que, qui sont souvent tenus en considération. Vous savez qu'à une m a n i d o n n é on a arrêté l'exploitation minière ici dans la sous-région au Congo, mais, mais au Burundi, il y a eu des arrêts de, de l'exploitation minière. Donc, tout au moins, l'exploitation pouvait continuer, mais le commerce avait, été, avait connu des problèmes. Parmi les raisons, il y avait effectivement、euh, que l'exploitation minière devait faire preuve. d a n s nos participations, de, de, donc que les minéraux devaient être v e r t détachés de tout conflit. Alors, Tout cela, c est, c est, c est, ça, au Burundi, on a, on a subi de tels problèmes, mais aujourd'hui,、eh, je pense que ce problème n'y est pas parce qu'on、euh, est donc dans o n c d ce processus-là. Ce problème avait été beaucoup plus avec a c q u i t é au niveau de、mmh. la RDC où on acquise l'exploitation minière de nourrir les conflits armés,、mmh. ce qui n'a pas été r é l l e cas ici, même、mmh. si、euh, on, on peut aussi avoir de tels problèmes au pays, mais ici, ce n'était pas avec a c q u i t é Et puis, il y a le Guide d'eau-diligence de l'OCDE. De ce guide d'eau-diligence de l'OCDE de fait partie、euh, intégrante de ce mécanisme régional sur les ressources naturelles. Ce qui signifie que le Burundi doit s'aligner aussi dans les. Dans les prescrits de ce guide. Dans ces mécanismes régionales, on avait tenu compte aussi de ce qui était prévu au niveau de la loi d o u d e f r a n c qui disait que les, les minéraux exploités doivent être. le commerce, la chaîne d'approvisionnement doivent être. Indemne de conflits, indemne de sang, parce qu'à un moment donné, on appelait les minéraux, minéraux de sang.、Mm -hmm. Tout ça, ça, ça a eu des conséquences. Et aujourd'hui, les gens ont essayé. Mais tout de même, il y a d'autres, comme Francis le disait, au, au, au niveau pratique, au niveau des conventions qui doivent exister entre le gouvernement et les investisseurs dans le domaine. Est-ce que ça suit les règles Alors, ici, il faut savoir que l'un des aspects les plus importants et qui intéresse les investisseurs,、mm -hmm. c'est la réglementation、mm. qui doit être là. Alors, les lacunes qui y sont, c'est un point qui doit être mis à table. Aujourd'hui, il y a par exemple ce problème-là、euh, que les investisseurs ont encore des réticences. Ils veulent savoir qu'est-ce qu que la réglementation. Est-ce que la réglementation permet réellement de générer des, des bénéfices Mais ça, ce n'est pas qu'on ne s'est pas conformé aux, aux dispositions internationales. Un, ça, ce sont les contrats qui doivent exister entre les individus. Alors, la réglementation est là、mmh. et le, le, le cadre institutionnel de gestion du secteur est là. Pour moi, je pense que, quand même, il y, y a une certaine. Le schéma même de l'exploitation est là.、Mmh. Mais il peut y avoir d'autres problèmes. Aujourd'hui, donc. Les, les questions, je ne dirais pas que la, la, la grande question ne serait pas qu'on n'est pas conforme à la réglementation internationale,、mm -hmm. mais on revient dans l'aspect pratique、mm. de la mise en œuvre des de réglementations ou dans la. Dans les conventions qui doivent exister entre le pays et les investisseurs.、Mm -hmm. si、s t moi voulez, dire, si, si tu veux. Signer les conventions ne signifie pas qu'on suit les normes, parce que vous pouvez toujours signer de bonnes choses. Les experts peuvent toujours vous présenter en tant que politique, des de bonnes politiques. Vous les signez, mais se conformer à ce que vous avez signé, tant que c'est impossible, on ne dira jamais qu'on se conforme aux normes internationales.、Mm -hmm. Qu'est-ce qui montre que l'exploitation ne se conforme pas aux n o r m e s i n t e r n a t i o n a l e s Qui donne que ces minerais nous fassent prospérer économiquement.、Mm -hmm. À vous, M. Gabriel e r o f f i l i président de l'Olicom, comment l'exploitation minière devrait contribuer au développement économique du pays d e u p o i s serments peuvent nous guider pour que le secteur minier soit un secteur porteur de croissance. D'abord, à r a i d e de l é c h i p l e éclairée. Un leadership sans leadership éclairé, visionnaire, exempté de toutes les c r y p t o m a n i e s Il n'y en a pas.、Et、non, nous, en fait, nous n o u sommes s en train de parler des chiffres、mm -hmm. depuis l'indépendance.、Mm -hmm. Moi, je ne suis pas en train de parler du leadership d'aujourd'hui.、Mm -hmm. Ce leadership, d'une manière générale,、mm -hmm. depuis l'indépendance, on a ce problème. Aussi longtemps qu'on aura une crise du leadership au pays, On aura toujours des problèmes. En fait, moi je pense que si on doit vraiment se parler de la vérité, il y a ce problème dans ce pays depuis l'indépendance. Certes, peut-être c'est par rapport aux crises qu'on a traversées, mais il y a ce problème.、Mmh. Oui. Si on a des politiques qui s'occupent de leurs propres intérêts, c'est toujours un problème. Ça, c'est pro le premier problème. Le deuxième problème, qu'on doit vraiment chercher des solutions, c'est l'établissement, la réticulation, la mise en place des principes de la gouvernance.、Mm -hmm. Quand on n'aura pas d'un système de gouvernance et de transparence qui est installé dans le pays, on aura toujours un problème. Dans l'Afrique, on parle de, de pays. Du Boston a et du Ghana. On parle aussi de Rire Maurice.、Mm -hmm. Pourquoi pas au Burundi, si v r a i m e n t n o u s v o u l o n s aller loin, on ne peut pas aller、eh, s a n s q u é r i r de comment ils ont fait pour、euh, arriver、eh, à un système de gouvernance. Mais, je dois vous r e dire, si on t'a qu'on aura vraiment des gens c r y p t o m a n e quelque part, ça va rester avoir un problème. Je vous donne un exemple. On nous dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vous savez, les m i n e r a i s sont cotés les m i n e r a i s sont identifiés. À travers ces o u t i l'un s l des outils que nous venons de vous parler, la certification minière. Selon au niveau du marché international, les minéraux, l'or serment, qui est vendu au niveau international、Et、pour le Burundi, il y a des rapports qui sont connus, qui sont là. Le Burundi vend, par exemple, pour le serment l'année 2008, le Burundi a vendu 2 tonnes d o r Vous comprenez 2 000 kg d'or, ça coûte combien Mais dans le budget, il n'y a rien.、Euh, C'est qui qui Vendent tout cela, c'est juste une seule sorte de minerai. Imaginons si on va pour au、oh, framite pour、euh, castérite, donc les 3T pour、euh, le nickel. Là, ça c'est autre chose. Exploiter le nickel, ça ça demande l'énergie, donc l'électricité,、euh, les i n d u s t r i e de raffinerie, le chemin de fer. Donc, ça c'est vraiment c'est un autre chapitre.、Mm -hmm. Mais c e u l e m a r r l'or, je vous donne un autre exemple. Savez-vous que aujourd'hui, les minerais, l'or est acheté. Exclusivement par la BRB. Je pense q u e vous ê t e s a u courant de ça. Il y a l'exclusivité d'achat de l'or.、Mm -hmm. Mais quand on va d'art au budget et qu'on trouve que d'art au budget général de l'État, tantôt il y a 7 milliards, tantôt il y a 14 milliards, tantôt il y a 26 milliards. Mais dans tout cela, au niveau de l'enquissement, comme je le disais, il suffit seulement d'aller voir dans la loi de règlement. Et côté c ô u t e z l'antibugétaire, d c'est zéro. Alors, on peut se poser la question que fait l'OBM Que fait l'OBM Donc,、euh, nous pensons qu'aussi longtemps qu'on ne trouvera pas les solutions, s'il est question de gouvernance et de leadership, on aura toujours ces problèmes.、Mmh, même question pour vous, monsieur Francis s i r o h e r o économiste et président du parti Fraternité des Patriotes INESA. Comment l'exploitation minière devrait contribuer au développement économique du pays Pas seulement pour ce secteur. Les secteurs qui sont porteurs de, de croissance au Burundi, autant qu'ils pourraient être、euh, identifiés de 1 à X, le Burundi, comme je viens de le dire, doit être un bon pays gestionnaire. Et pour être un bon pays gestionnaire, vous devez avoir des individus qui le font, c'est-à-dire un leadership qui est éclairé, qui doit le faire. Et deuxièmement, ça doit être une organisation authentique, si je peux dire ainsi, parce que je voudrais seulement prendre le côté seulement politique. C'est-à-dire que le Burundi doit sortir de ce que je peux appeler un ghetto un partisan, où les gens pensent que la gestion d'une nation doit se baser sur une logique de partisan. On doit s'élever à une excellence, comme j'ai toujours dit. Quand vous nous invitez ici, je viens de connaître M. Prudence. Quelqu'un qui est calé en la matière, qui connaît ces choses-là, et quand il en parle, je sens vraiment que c'est de la matière. Pourquoi est-ce que. On ne voit pas ce genre de personne au niveau politique qui avance et qui excède parce qu'il n'a pas,、ah, qu pas de carte de parti. Parce qu'il n'a pas de carte de parti. C'est-à-dire que le Burundi a tellement de techniciens qui sont capables de faire ces choses-là. Comme il vient de le dire, ces, ces conventions, ils sont étudiées par des techniciens. Mais qui va les appliquer? C'est un homme politique qui, à un moment donné, comme Rufiri l'a dit, je le confirme aussi, qui n'a pas ce qu'il a appelé Dubuntu. Alors, il faudrait juste un p e u de grain Dubuntu dans ce pays et tout se gérerait ordinairement. Donc, je n'ai pas à chercher Euh, Ou que ce soit,、mm -hmm. euh, il faut que l'homme politique burundais、euh, recadre sa, sa logique, qu'il ait d'abord une confirmation qu'il a. une Volonté politique, deuxièmement, qu'il a une vision et troisièmement, qu'il fasse travailler des techniciens、mmh. et qu'il ouvre、euh, ses portes pour que les investisseurs arrivent. Il a parlé à plusieurs reprises l'investisseur, qu'est-ce qu'il veut chez nous Il ne peut pas venir quelque part où il sait qu'on va lui voler ses choses. Il ne peut pas investir quelque part où il n'a pas de sécurité. Et quand je parle de sécurité, certains vous diront qu'il n'y a pas d'armes qui crient. Non, c'est aussi la protection même de ses biens、mmh. par rapport à tout cela.、Mmh. Donc, est-ce que le Burundi est une terre viable aujourd'hui pour l'investissement、mmh. Je ne le crois pas. Donc, il faudrait q u e l'homme Politique crée cet environnement pour que le pays soit viable et très facilement les secteurs portés de, cro de croissance nous amèneraient à la prospérité sans gêne.、Mm -hmm. Monsieur p r i d e n t Sebra Rounier, vous êtes l'expert dans le domaine des mines et comment、euh, l'exploitation minière devrait contribuer au développement économique du pays Je vais ici énoncer quelques aspects.、Mm -hmm. Je ne pourrai pas être exhaustif parce que Ça pourrait même être le résultat d'une étude approfondie. Même l'OTAN file. Et oui, même l'OTAN ne le permet pas. Parlons、euh, de ceci. D'abord, il faut investir dans la recherche, l'exploration minière. Nous devons savoir quels sont les gisements que nous avons, quelle est la qualité de nos gisements. C'est une donnée importante. La deuxième chose, il faut investir dans les ressources humaines. Tous les documents de politique, tous les documents de planification économique dans,、euh, en lien avec ce secteur parlent toujours de la formation, mais nous voyons quand même qu'il y a toujours de la quine. Il faut que nous ayons、euh, des Burundais qui soient compétents en matière, donc sur, qui, qui peuvent agir sur toutes les étapes de, de production minière, commençant par l'exploration, la recherche. et L'implication même dans l'exploitation,、euh, ainsi de suite, il faut investir dans la durabilité parce que si, si on ne tient pas compte des aspects environnementaux, des aspects de, de, de durabilité et ce qui peut apporter de l'importance pour les communautés, ça aussi c'est un autre problème. Et souvent, comme ça, ça a toujours été énoncé, il y a t o u j o u r s Un problème de la gestion et de la planification, de la gestion des risques, si même demain il pouvait y avoir une industrialisation, une industrialisation du secteur. Comment la communauté devrait profiter de l'exploitation minière、euh, La communauté, si, si l'exploitation minière est faite de manière、euh, durable, elle est, elle est la première à bénéficier parce que、euh, l'exploitation minière, d'abord, elle est créatrice d'emplois et puis elle permet de redynamiser l'économie. Au niveau local, parce qu'il y a des activités qui naissent autour. En fait, il y a des revenus qui sont générés et qui vont dans les, dans les communautés. Il y a des activités de développement qui se font dans le pays. Les infrastructures de, de transport, ainsi de suite. En fait, on parle d'un bénéfice de, de, de, de, de l'exploitation minière. Il faut qu'exactement ça puisse contribuer à l'investissement dans d'autres secteurs, comme le secteur de l'éducation, le secteur des infrastructures, beaucoup de secteurs.、Mm -hmm. Donc, tout cela. Et、alors,、euh, je disais donc, parmi、euh, les aspects importants sur lesquels on doit travailler, il y a aussi l'industrialisation du secteur. Pensez toujours a u q u e l s e secteur pourra contribuer avec l'exploitation artisanale, a u m o y e n l i m i t é vraiment, ce n'est pas soutenable. Il faut penser à l'industrialisation de, de ce secteur. Et puis, il faut in investir dans les infrastructures. Ici, c'est vraiment de diverses manières.、Mm -hmm. Vous savez, par exemple, que pour le nickel, il y a eu un problème qui n'a pas toujours trouvé de solution c'est l'énergie. Il y a les voies de transport. Bon, on y pense, je pense que bientôt ça pourra trouver solution, mais ça a toujours été un blocage. Il y a que le, le, le gouvernement doit investir dans ce secteur, pas attendre ce que le secteur va amener, mais、mm -hmm. aussi il faut que le gouvernement y mette des moyens pour pouvoir développer le secteur jusqu'à aujourd'hui qui reste. À une étape encore d é p l o a b l e Par moyen, vous voulez dire quoi bon, Que le gouvernement déjà, doit investir, des moyens. Disons, exemple,、mm -hmm. investir dans l é d e c a t i o n Quand nous disons par exemple qu'il faut investir dans l'éducation, ce sont des moyens. Quand le gouvernement doit investir dans les infrastructures, ce sont des moyens que le gouvernement doit mettre. Si le gouvernement doit investir dans l'expertise, on peut mettre en place l'OBM. Mais l'OBM, s'il n'a pas de techniciens a u t h e m e f o r m é ça va toujours avoir des problèmes. Si on n'a pas de laboratoire qui r é p o n d aux standards internationaux, c'est toujours des problèmes. On a, on a toujours des moyens à perdre.、Mm. Donc, il y a beaucoup de choses. Et une autre chose, c'est aussi investir dans l'augmentation de la confiance vis-à-vis -vis des, des investisseurs. On l'a déjà dit, aussi longtemps que les investisseurs ne, ne, ne se sentent pas、euh, en sécurité d'investir, ils ne viendront pas investir.、Mmh. Et la sécurité d'investir, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement、euh, les armes. Mais il peut aussi y avoir d'autres problèmes liés, même, je ne sais pas, mais il y, y a beaucoup de problèmes. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui, qui ont encore des réticences. Il、mm -hmm. y a beaucoup d'aspects qui créent cette, cette sorte de réticence.、Okay. Donc, je, je pourrais m'arrêter là en disant qu'il y a beaucoup d'aspects qui, qui nécessiteraient une étude approfondie.、Mm -hmm. euh, et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque, qui était centrée sur comment l'exploitation minière devrait contribuer au développement. エコノミー。 Euh, sur le plateau, nous étions avec les trois invités. Il y a Gabriel e o u s i l i président de l'Olico. Merci de votre participation. Merci pour l'invitation aussi. Merci également à vous, Francis s i r o s i C'est moi qui vous remercie. Enfin, merci à vous, Prudence b a l a r o u n i e l e t s e qui est、euh, l'expert dans le domaine des mines. Merci de m'avoir invité.、Mm -hmm. À la cabine technique, vous étiez avec Alphonse Koubdiman et Innocent Biboniman. La réalisation de Médard Nyonguru, Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir. Restez branchés sur Isanganiro, le programme est continue. Mosaïque.